Je serai petite fille-femme Je serai l'eau, je serai la flamme pour lui pour lui. pour lui, pour lui Je serai le calme et la tempête Mes jours gris seront des jours de fête J'inventerai des soleils étranges Plus troublants que le regard des anges Pour lui, pour lui, pour lui. Je serai princesse ou bien esclave Ou les roses fleurissent en étoiles, mais qu'il ne tarde pas, sans lui les me danses voient. Si un jour mes prières vont le jusqu'à il saura que pour lui je garde ma vie parce qu'il est le rêve qui fait rêver mes Jübileyim que j'ai souvent pleuré que jübileyim ki, jübileyim ki, jübileyim ki, jübileyim ki, jübileyim ki, jübileyim ki, jübileyim ki,